私は t れであれあっとういう間に。 t e n s je v a o n r un s e c t Tous les o u r s i s sont a o u l o t Ils c h e r e n t là. Tiens, c e s r o u x o non, ce n'est pas le m ê m s t ce que je c o n s t e Un gars, il r e o i t le p a u v r Un o t m e e la barbe. n s o m e de la barbe. n s o m la r b e n s o m m la r b e Un somme de a b r b e n o m m Un somme de la r b e n o Un somme de la a r b e Un o la r b e Un somme de la b r b e n o m m Un somme de la r b e n somme la Un somme de la barbe. Un o r b Un somme de la r b e n somme la barbe. Un somme de la r b Un s e de l e Un somme de la e Un somme la b a e Un s e r b e Tout le monde pense, les gens pensent qu'il suffit de se draper d'un coup sûr. Il、ah, ah, ah, ah, ah, y a ce draper d'un coup Je ne me saoule jamais, je ne sais même pas pourquoi. Je peux dire, ah, vous voulez jouer, même quel. Je e suis pas te r e n e n s a how are you feeling today? How are you f e l i n g t o Sorry, brave for my guest. How are you feeling today? e don't c a t u <rires> oh. <rires> C'est la participation du Christian e t un n'a p a m o u l i Mais l'homme dessiné. e vais o n f i e e l e amis. Dieu e u t le d e s s i l e s o r t Il sort d e m e u e r a dans son quartier.、Et、on va le manger le goulou de la t i n Demain, on doit aller manger le hongrois. Tu connais ça dans le hongrois? Ah, très bien, Pierre, que tu le sais même. p o n r q e u x l a s manger ça avec le bagno Allons <rire>、oh, avec le b a n o c e Allons, u、ah, n f e je... s t l'osage, tu peux, loser, tu peux <rire> manger tout a h peut-être la b r a i e On doit aller boire dans un milieu là où ça y est, e s vagues là. On va manger le mouton et puis on va essayer. On doit essayer de, de marcher en moto. e C'est pas ça. On v visiter.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 I'm n o s e i o s u e not s e s r e i o s r e I'm n t s u r n t s u i t s m not e I'm e I'm not u r o t sure. I'm not s e i t e not t s u t t I'm e i o u r o u r e not e i e not t s u t t I'm e i o u r o u r e not e i e n ピクモンのマスカルユーザー。<音楽> もう一つのことは パレプシー。 Je suis là. Tu es une femme. Si la femme a compté de moi, je n sais pas si elle a pris son n o i malgré toi, e l a mis son nom. Arrête d'apparaître. Moi, c'est comme ça. Moi, je dis la vérité. La vérité libère. Oui, oui. Et si, si je bloque ça, ça c'est pas bien. Si je. Arrête d a p p a t o Arrête t r n appareil. Tu es dérangé le journée. Comment tu es là e a n l o u oui. Tu、oui. travailles、oui. travaille, travaille, avec la t i s s e l Tu travailles à la laine, tiens, ou alerte, bien à a s e r e t ê t e Je comprends. Je comprends. Nous, dame, je pas, pas, appelle, dame, sont, je m ê e n u s nous, nous, nous, nous, n o s n o s nous, nous, nous, nous, n o s n o s nous, nous, nous, nous, n r u s nous, n o s nous, nous, n s n o m m e o u s nous, n o e s n m o i j nous, n o s nous, n o s n o u u s n s n o u Et moi j'étais là, on faisait le défense du village, c'était comme ça. J'ai essayé de, on avait essayé de faire ce qui est.、Euh... Le stage du village voulait avait fait aussi et j'ai essayé bon moi si je vais essayer de prendre ce truc jour de ce truc j'avais essayé de prendre ça et j'avais senti que si je continue de prendre ça Est-ce q u e d'être plus、euh, de la f l i e ou bien comment j'avais essayé de laisser aujourd'hui On essaie t le de la pierre. <rire> どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもど d o i r e les femmes d'aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui et les fois que nous ils sont déjà à grandir je n c ce sont des gamines qui n o n t même pas qui n t qu'à même qui en m ê e t s même Tu filmes, tu filmes, je vois ça. Je t'en ai fait un clip. Le clip. C'est à dire. Pourquoi vous nous filmez Vous avez n t e u de sauveur. Un petit u de l'eau. Oh Il y a n peu de salade. Il y a un e u d salade. i a un p e de salade. i a un peu e salade. Il y a un u e s a l a e Il y a un peu de s a l Il y a un peu de salade. Il y a un p o u de s a a d Il un peu de salade. l a n p e r de salade. Il y a un peu de a l a d e Il y a un u de s l a d e Il y a un peu de salade. Il y a un p u de s l a d e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 レシー合は、3本、私の場合は、私の場合は、単純にここで